Baabul mafjooli, الذي لم yusama failuhu, wa huwa l'isemul marfuj, aladhi lam yusama failuhu. Nain, on prend le chapitre euh, de euh, al-mafjooli, aladhi lam yusama failuhu. Non, pas al-mafjooli, al-mafjooli, aladhi lam yusama D'accord? Donc, euh, chapitre 2 al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 sémantique, non pas le sens que c'est lui qui a fait le fiil, non, d'accord, d'oriba, si on dit d'oriba zaydon, ça ne veut pas dire que, donc, d'oriba zaydon, zaydon a été frappé, ça ne veut pas dire zaydon a frappé, c'est pas comme d'arabe zaydon, d'accord, donc, il, mais il va, il va prendre ses fonctions grammaticales, c'est-à-dire il va prendre la, la position et il va prendre aussi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 Euh, il est également appelé naïb faïl, ce qui se substitue ou qui remplace le faire c'est-à-dire ce qui remplace le sujet sur le plan grammatical. Il prend euh, toutes ces règles, D'accord S'il s'agit d'un verbe qui a al madi, qu'est-ce qu'on va faire pour obtenir pour parler et pour introduire le néa du on va dire Doriba, par exemple on va donner addam au premier à la première lettre et on va donner al kasr al kasra d'accord à l'avant-dernière euh, euh, lettre Doriba. d'accord ça c'est Futiha. d'accord c'est il a été frappé Futiha, il a été ouvert hein D'accord Il a été cassé. D'accord euh, D'accord euh, Très bien. <coughs> euh, très bien. Elle a été ramenée. Le feu euh, existe maintenant. Existe. Ça c'est notre croyance. La croyance des gens de la Sunna, c'est que le feu Makhloukatan al-an, elle al existe Makhloukatan Wa la cest à dire qu'elles ne vont pas euh, Disparaitre La tabidan, elles vont rester hein? Elles vont rester Ceux qui vont être punis Dans le feu, ils seront euh, S'ils sont mécrayants Ils ne vont pas sortir de ce feu hein? Ou s'ils sont des Munafiqin nifaq Ils vont y rester éternellement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 Dumb awaluhu Wafutiha maa qabla akhiri D'accord? Dumb awaluhu Comme dans le maadis Mais futiha maa qabla akhiri Comme on dit Yudrabu Yudrabu seydun Yudrabu Yudjao Yudjao Comme le prophète il a employé cela Yudjao Il employé cela dans Une parole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 'il a a été mangé un ou' a ou' a za qu'il a donc le blé il a été mangé ou bien au' raidait au' a par il a été mangé le le repas par exemple fourira un donc comme lorsque des, des compagnons ils ont demandé aux messagers à' so célèbre ils ont demandé est- ce que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 Donc il a été décidé, Allah il le connaît, et donc il l'a écrit, et il l'a créé, etc. Et aussi de, de, de, de faire quoi De déployer nos efforts, de déployer les efforts pour être parmi les gens heureux. Qu'on fasse l'effort pour être parmi les gens de El-Saada, pour faire l'effort d'être parmi ces gens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 Au D'accord? On va savoir que ce qui va euh, suivre n'est pas un fa'il. C'est un maf'ul lame yusama fa'ilohu. D'accord? C'est un naib fa'il. On, on l'appelle autrement. Wa huwa ala qismayin zahir wa mudmar. Il est de deux types. Zahir wa mudmar. al cest c'est-a-dire le sujet il est apparent et explicite. Comme tout à l'heure on a fait avec le verbe. Et al-mudmar, Tundi suju sujet est un damir, mudmar, damir, un prona. Fad-dahir nechvu kaulika. Dorib-e-zeydun, vayud-rabu-zeydun, vayukri-ma-amrun, D'accord? Ad-dahir et kõm dans ses exemples, kõm dans ses exemples, Dorib-e-zeydun, Zaid aitev kapi. D'accord? vayud rabu Zaid est en train D'accord? josep, il, il, il a dit amma ahdkuma fayasqirabahu khamran amma ahdkara fayuslabu ja, mordari, yuslabu fataakulutairu minrassi kudiya alamr ladifii saavsian il a employi yuslabu cest un moudari où il y a al-dama au début et el-fatsha avant sa fin et kudiya, c'est al-kasra al avant sa fin il y a beaucoup de là oui oui ça, ça c'est euh, euh, sur le plan cilistique sur le plan du style hein, les, les gens de la langue ils ont étudié ça sur plusieurs plans hein, que ce soit sur le plan de l'irab ou que ce soit au plan de la rhétorique de la rhétorique de la ou bien donc, euh, sur le plan de, euh, de Al-Fasaha et ainsi de suite donc là c'est euh, les structures qui sont dans le Qur'an Karim sont des structures qui ont donc, euh, donc, euh, des, des, des, une signification très bien euh, Doriba, Doriba c'est un fi'al mad Mughayr Asira as c'est un fi'al mad c'est pas d'araba c'est Doriba et là, sa structure elle a été modifiée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 دونك المضارع مرفوع puisqu'il ah, si, si, n'a pas reçu un nasib ou un jazim ها هو في اخره دكا صافي الظاهر يضرب ويضربوا يكرم ويكرموا دكا والمدمر سي سي الي اون نومبر دو 12 والمدمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربتي Waduribtouma, Waduribtoum, Waduribtoumna, et puis le Ré, Ibdoriba, Waduribet, Waduribou, Waduribna. D'accord Donc, comme on a vu tout à l'heure, donc deux pour le sujet parlant, le Moutakelim, euh, qu'il soit singulier ou pluriel, Ibdoribtoum et Ibdoribna. J'ai été frappé et nous avons été frappés. Hein, et cinq pour celui à qui l'on parle, Al-Muqatab dorypta toi dor, dorippsy pour parler au féminin doryti dorypta ça c'est pour le masculin pour l'homme pour le masculin de toute façon hein, et dorypsy c'est pour euh, le féminin singulier et doryptuma d'accord vous avez été frappé ça c'est pour le cas du duel dorypuma d'accord et euh, doryptum vous avez été frappé. Hein, vous avez été frappé pour le al-mukhatabin les c'est pour al-mukhatabin al, al C'est pour parler à un groupe de femmes, duribtunna. Très bien. Et 5 pour le sujet absent al-ghaib pour le sujet al il a été frappé et duribat, elle a été frappée.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 Euh, qu'à par exemple ici donc, parce que ce n'est pas un charah qui est très détaillé comme le de d'Ibn Usaymine par exemple hein, quitte à si Allah subhanahu wa ta'ala donc euh, facilite ces choses hein, donc on peut donc, euh, les développer plus tard ta'ala d'accord euh, mais ici on, prend, on fait ces rappels et on, donc, euh, on apprend ces choses d'une manière concise